Als souplet sur toute l'Italie, dans les rues, les gens préditent, sur des ailes, benus des Antilles. Maman en faisant leur lessive Porte tes de aux couleurs vives S'appelant d'un temps tranquille Ma tutu, mon oiseau des îles Calypso Sa piccina ne vient plus du jouet de mandolina Elle préfère au parcarole Le tempo des chansons créoles Calypso aïe Calypso Aïe Calypso Italiano Calypso Si Calypso Si Calypso Siciliano Mais un jour bande de folie, s'envolera loin de l'Italie, remportant aux îles lointaines mille de napolitaines.